Comme le dirait l'autre, elle m'a mec à goûte. Adieu, mon frère Kwame, nous sommes tous des grands gazelles, yeah, mon frère Kwame. Tu es oh. aujourd'hui, tu es là, oh. Adieu, Valentina, nous sommes tous des grands gazelles, yeah, la sottine. Quand je te disais de te protéger Quand moi je te disais d'avoir une seule que Tu voulais pas m'écouter Des métiers avec et Salilin, des métiers avec et Sophie Aujourd'hui quoi mais tu es finie, finie Mon frère quoi mais tu es finie, adieu Quand moi je te disais de te protéger Tu me répondais si tu me fais pas confiance Alors fous-moi le camp, aujourd'hui t'iname Tina oh, arrêtez tout ça. Tina oh, arrêtez tout ça. Te gaje maquela oh va te trahir oh Tu as jeté des foulards, fait des avortements Te voilà fané, oh Tu as pris des grossesses, vendu beaucoup d'enfants Te voilà tombé, oh Très tôt papa t'avait parlé, maman t'avait parlé Tu n'as pas écouté, oh Mini jupe t'a blagué, c'est qu'Amania t'a trompé Te voilà tombé, -o. Tu perdu au oh, colori. On a les colori. colori, yeah colori. colori ola favale colori. Ah colori, yeah colori. Showra colori colori. colori, yeah colori. Sa ko colori dat